Je suis allée à la mer, et là, j'ai rencontré Jérémie, ma destinée. Tout ce que je pouvais voir dans ses yeux, c'était le reflet de Lily. Je me suis forcée d'éloigner le souvenir de Lily qui s'éveillait en moi.